Aita, benja sendial eta eh igualdeko gen, igualdeko sentia que eta eta bestiak, be eh. bestetai existentien gentia vertebrula eta hun heben eta Aldugila partekatzen uh, lana bizitzia eta mm. Nikola pentsatzen dat horian uh, oso beharrezko dituen eginna uh, eginko egun, eta milsia mm. <truz> Georges Jacquofamilier sagutsen sunine do gentil horra juste un petit machin fabuleux bai untiti banyan ba eta keniat uh, sms bat gozuntan eta wa, ba bai jinen intzar zitormitian untsa s'arrive ce qui est en particulier ce qui est familier zitadak uh, badu keben eta gentee recevites ko capable genak eta altxa dut untza eta lagun ben bizi anegiten odian ho eta uh, benici benetxe, ben benecjon Je m'appelle Thia, et c'est tout le monde qui s'est passé à l'école, qui s'est passé à l'école, qui s'est passé à l'école. Louis Labado, le maire de Molléon, avec nous. Bonjour bonjour Louis. Bonjour. Alors, un mot sur euh, la situation de cette famille de réfugiés georgiens. Tout d'abord, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, où ils en sont, où c'est qu'ils habitent, et quelle est leur situation finalement Voilà, les, dès qu'on a été élu puisque vous savez quand même l'ADN de gens comme nous, c'est la priorité euh, au droits de l'homme et de l'enfant, on nous a demandé d'héberger des familles de Géorgé qui étaient à la rue à Pouc. Bon, c'est une, une question de choix. dont une première famille est arrivée, elle a été hébergée à l'école de la Basseville. Les deux enfants sont scolarisés, l'un à l'école de la Basseville, le petit, qui euh, était euh, au collège. Ensuite on nous a demandé d'héberger Chorena et Douardi avec un enfant pourri handicapé physique et mental, un petit est à l'école et puis une, une, une mamie qui a 68 ans et qui est diabétique. Donc ils ont été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et aujourd'hui, on est en une phase dans une phase très inquiétante quoi. Le, le préfet souhaiterait leur faire signer leur faire signer un passeport consulaire, ce qui à dire qu'ils seraient retourneraient en Géorgie où ils n'ont plus rien. Alors on parle de droit, mais quel droit Quel droit de de déraciner à nouveau des gens qui ont quitté le pays pour des raisons objectives, qui essaient de se reconstruire, qu'on aident à se reconstruire, et on fera en sorte que ces familles neuf, en l'occurrence neuf personnes, repartiraient le pays d'origine où non n'ont plus rien. Donc c'est pour cela qu'on va essayer d'empêcher empêcher leur départ, en rappelant au préfet tout à fait clairement qu'en juillet, 2020, il a dit que les familles qui auraient un, un, une situation en termes de logement stable et protégée par les communes ne seraient pas expulsées. Donc il va bien falloir que les services à la préfecture accordent leur vire longue. Parce qu'aujourd'hui, on fait le forcing justement pour qu'ils signe ce fameux passeport qui qui se, les condamnerait à l'exil dans leur propre pays où ils n'ont plus rien. Donc on a fait appel à toutes les bonnes volontés, à tous les démocrates, à tous les gens qui ont au cœur les droits de l'homme et de l'enfant. Et sur ces valeurs de tolérance, de fraternité, moi je suis particulièrement fier et heureux qu'il y ait tant de monde qui, qui réagisse de cette façon-là. normal à Molléon. Molléon et la Soule sont, des, sont des, une terre d'accueil. C'est l'histoire, donc il n'y a pas de raison après avoir, avoir accueilli des Espagnols, des, des Portugais, qu'on accueille pas des Géorgiens, et puis on fera tout pour les... et pas les accueillir simplement pour empêcher qu'ils s'en aillent. Ce sont nos amis, ce... ils sont des nôtres, ils sont moulionnés, ils sont sous le teint, et il faut qu'ils restent ici, ils vivent dans la peur, parce que vous vous rendez compte que c'est pas évident, quoi. Aujourd'hui on les a mis en lumière, c'est pas évident non plus. Et justement de mettre leur visage à ce qui Ah mais c'est un risque calculé que nous avons pris... Euh, on va pas les laisser en clandestinité indignité ici on les accueille euh, je suis pas maire simplement simplement pour la parade je prends mes risques je suis avec mon écharpe de maire et je, je défie pas le préfet et je lui dis simplement on empêchera que vous renvoyez ces personnes dans, en Géorgie de, de quelque façon que ce soit Qu'est-ce qui se passait vous dites je crois vous avez dit qu'ils étaient convoqués à la gendarmerie et Ils sont comme, comme toutes les semaines ils sont convoqués à la gendarmerie Normalement c'est parce qu'ils sont assignés à résidence pour signer pour euh, où oui, est qu'ils sont pas partis. Mais en fait, c'est pas ça. On veut leur faire signer un passeport consulaire qu'ils ont refusé sur mes indications de signer à ce jour. Et demain, je dirais à Sorena et à Eduardo de ne pas signer parce que au-delà de Eduardo et Chorena, c'est Gela et Vanda aussi qui sont dans le collimateur. Les mais, mais oui, non, les autres familles. Oui, et donc ils ont tenu à être présents aussi. Et c'est très fort quoi parce que parce que la peur, la peur, c'est quelque chose qui qui, qui ronge quand On est presque tous les jours avec eux, que ce soit moi, moi est que les autres mais mes adjoints pour leur apporter notre soutien. Et ici aujourd'hui, ils sont très contents, ils ont jamais vu autant de monde les soutenir, ils sont très heureux. Après ce soir, ça va être encore l'inquiétude. Alors euh, l'état français voulait renvoyer en Géorgie pourquoi voilà. euh, pourquoi qu'est-ce qu'ils craignent là-bas s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine Vous savez, moi moi je suis quelqu'un qui ne qui ne fouille pas le passé des gens. Quand je sais que les raisons objectives à leur départ euh, tiennent la route quoi parce que hein, Un gars comme Guéla, il était chef d'une caserne pompier en Géorgie. S'il si est parti, c'est qu'il des raisons, quoi, des raisons de fond. Quoi. Des raisons de fond qu'ils expriment mal, mais je connais, parce que je me suis renseigné. Ils expriment mal Chorena euh, et Douardi. Je sais aussi pourquoi ils sont partis. La Géorgie est un drôle pays. Et la Géorgie, c'est une ancienne république soviétique qui est, qui est actuellement dirigée par des, par des cercles mafieux et c'est très compliqué quoi. Donc, Non, c'est pas simplement politique ni quoi que ce soit, c'est le fonctionnement de ce pays. Voilà. Ce soir tu as, as 200 personnes et environ qui sont là pour euh, oui. pour les soutenir, euh, comment vous allez faire Il faut refaire des manifestations ou mais, non, ça non. va suffire tu penses pour pour oui. mettre la pression vous Savez, dans, dans ma vie, j'ai fait quelques manifestations, j'ai vu que les choses changeaient mais pas aussi vite que je que je le veux, quoi. Je le voudrais. Et donc aujourd'hui, on a appelé à la vigilance on va faire circuler une liste euh, un papier où on va s'inscrire, quoi avec avec la proposition d'ailleurs des manifestants c'est très bonne idée et pour et, et créer un réseau d'alerte mais ça va être compliqué on pas manifester tous les jours on fera le maximum mais on ne laissera pas partir moi je ne laisserai pas partir je le dis très clairement je sais pas ce que je ferai mais je ne laisserai pas partir qu'est-ce qu'il y a des recours légaux vous dites que... il y a aucun recours légal voilà c'est pour ça que j'ai tenu à dire la, la préfecture va arguer du droit Mais quel droit de déraciner à nouveau des gens L'humanisme, est que ça n'existe pas quoi Il y a au cours qu'au Légo, tout a été épuisé. Le le tribunal de la Bordeaux a, a statué de manière définitive et, et a statué pour leur retour le retour en Géorgie. Donc il n'y a pas de moyens légaux, parce que les moyens légaux, c'est peut-être une chose, mais on n'envoie pas des gens à l'abattoir, là-bas, la clandestinée dans le pays, et en danger en plus. Quoi. Et ça, on le sait. Parce que l'État français, c'est parfaitement... Pourquoi ces gens-là sont là Parfaitement et les risques qu'ils j'en cours. Alors il dit là Georgie la France ne reconnaît pas les le droit d'asile et Georgie on peut dire tout ce qu'on veut quoi. Moi je me situe sur la base de l'humanisme. L'humanisme c'est un élément très fort de la vie qui doit guider des gens comme nous et comme vous. Et aujourd'hui, je vois que dans la diversité totale, il y a des gens qui se sont déplacés, mobilisés et c'est très bien ici. Merci. Sintaco ben gisona bequia dena keben bai campocharak ta hebe Ebenkuaketa. Um, Pentsatzen diak berdegu la monartu j'étais bien nak, j'étais baddy haunat, eta naidek segbait uh, gogoak, choufris eta uh, gue uh, gue rian badu, badu clic lek, uh, denen uh, erisibit eta voilà be, eta solide solideretatia its but importante da goetako oretako hunch to heaven eta mm -hmm. estonatu kisas estokin hameste gente ez, Est, estonatu es banakan gente bena hameste nekustia plaza plaza dik Gero, jaraiki e behardeagoa fea, eh, senetarra ez tuk fini, ez uh, georgian horentako, ez beste zumaite bai batzarri batzordeaikin batuker refüjoatu edo um, imigrant zumaite eben, eta sustengatu behardeago eta laguntu behardeago, egun horsoi. Galtu e. <tune> haja da ni glusatuk, <tune> bergaltuk, senetako e sustengatzeko e, e, familia bat Georgjei Georgiakof familia batena sustengatzeko. Eheskatze baitute Kapodatova 7a eta e, Ohaus Street orda zan, familia bat bere e, e, e, BM sitzenda normalke eta horrela. Sustenga mm. sustengua ekarteko. Eta esagutzenin Georgiakof familia hoia edo ikasitu goizuntan hasera uh, manifestaldia eta nula no la no la gitzuizuna. Etse inventé c'est la carte chudes j'ai lu écoute tu ne like pas du Jean Téfanco reliker je tourne tu sais ça la penchaden hein ben je c'est c'est c'est la voilà j'étais il était c'était bon moi j'ai ça va être gueroy c'était gagner bon voilà moi je caramel là ça va change ça même question que pour les autres bensteinberg toi santa corsi les gars Ça con qui't et eh bien en fait je suis là parce que euh, on se mobilise pour euh, contre la, la connerie quoi pourquoi expulser des gens qui sont en cours d'intégration à part peut-être pour faire de la politique du chiffre mais euh, franchement il euh, n'y a aucune raison que ces gens là soient expulsés on a l'impression que l'illégalité n'est pas dans le bon camp quoi Moi j'ai l'impression que l'illégalité euh, elle est plutôt euh, du côté de ceux qui veulent les expulser quoi. Il y a aussi le fait que en effet euh, ce qui est intéressant c'est d'avoir la multiplication des cultures. Je veux dire euh, une culture euh, basque par exemple qui est une toujours forte, elle est forte parce que elle se compare aussi à d'autres cultures et si aujourd'hui euh, on n'a pas d'autres cultures pour euh, à partager des enfin, je veux dire c'est forcément ça fait un trou quoi c'est ça manque ça manque et il faut bien sûr accueillir un maximum de personnes parce que euh, parce qu'on a la capacité en effet d'accueillir des personnes ici sur ce territoire et qu'on a besoin euh, euh, d'un point de vue économique on a besoin de main manoeuvre d'un point de vue euh, culturel on a besoin de rencontrer d'autres personnes euh, bah, je pense que la question se pose même pas quoi avait environ 200 personnes beaucoup pas beaucoup bah moi je suis super content de la mobilisation c'est à dire que sur un tract qu'on a vu passer ce week-end donc au marché et lors du festival Euh, eh bien euh, 200 personnes présentes ça montre bien euh, que euh, bah, les gens sont mobilisés pour une cause comme celle-là quoi et c'est vraiment euh, moi je trouve ça super c'est vraiment super quoi. cette mobilisation c'est super OK je reviens là la plage de Rakine